Bonjour à tous et bienvenue dans la douzième édition de N'importe pas 2016, la suite, euh, la série dans laquelle on explore les titres français présents sur ccits.net et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez voter pour ces titres en allant sur mon site frenchcadine.ch et vous suivez les liens. Alors on va commencer tout de suite la première, euh, cette édition par la première, le premier titre, <rire> je vais y arriver, euh, c'est Malou, Destresse, c'est extrait de l'album de, oui, de Chanson à Swing et c'est sorti en 2013, moi aussi il va falloir que je déstresse. Mm. C'est dans un état de stress, que le métropolitain cavale en oubliant ses complexes, un coup de nicotine, le plein de toxines, la de copine, c'est ça qui le mine C'est dans un état d'ivresse que l'homme moderne oublie ses soucis sans savoir ce qu'il nous dit. Un peu abasourdi dans les gueules, et ses amis qu'il mettent au lit Mais moi je suis psy et je vis de vos soucis Bosologiquement de mes médicaments Moi je suis psy et je vis de vos soucis Et vous, pendant ce temps vous me dites bada C'est dans un état de détresse Qu'une femme agresse me dit qu'il faut qu'elle décompresse Prenez un lexomil, Vous serez tranquille Prenez en mille vous serez sénile Non ce n'est pas politesse que je suis Et que j'écoute ce qu'on me dit Je la carte vitale comme un chacal Et la rafale des 300 balles Mais moi je suis psy Et je vis de vos soucis De mes médicaments Mais moi je suis psy Et Moi, je suis psy et je vis de vos soucis. Osobiście de mes médicaments. Mais moi, je suis psy et je vis de vos soucis. Et tout pendant ce temps, vos qui vous me dites: c'est bon, c'est bon. c'est c'est le i nie ma żadnego pas de stress, il sait que le reste n'est pas un reste. Même moi, je suis psy, et j'ai vu de soucis. Proszę logiquement, me médicament. moi, je suis psy, et j'ai vu de soucis. Et pendant ce temps, vous me dites: Après ça, je sais pas si on va déstresser. En tout cas, on va écouter Ed Luc avec le titre Le Choix, cet extrait de l'album qui porte le même nom et qui est sorti cette année en 2016. Terre, banquise éphémère Avoir les pieds sur terre Regarder en l'air Et se vaut pas je un fil Zdjęcia Teraz tu cię Et bien maintenant, vous avez le choix de revenir demain si vous voulez bien. Euh, D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao